La senque orva hobeliarin Michel Legrand vois <t 'es> cette démarche que là ce beau sourire que là vois cette grâce Ce charme là avec les jambes qu'elle a avec les lèvres qu'elle a avec ses poses avec son teint de rose on pourrait faire un opéra ouais, mais avec ce qu'elle n'a pas on ferait un opéra sans bobine de cinéma parce ah, que t'es bête vois c'est l'élégance qu'elle a cette présence ce qu'elle a la jolie robe qu'elle a C'est charme-là Avec la classe qu'elle a Avec l'allure qu'elle a Son air de vivre On pourrait faire un livre Digne d'Alexandre Dumas Ouais, mais avec ce qu'elle n'a pas On ferait toute une librairie Un catalogue tous les mois Ah, ah que es qu ce que t'es bête Qu'est-ce que tu veux Je suis sentimental Et je ne veux pour rien au monde Lui résister plus longtemps Je sais ce qu'elle n'a pas Mais je suis tellement fou De ce qu'elle Et que tant d'autres n'ont pas voir le compte en banque qu'elle a les jolis gestes qu'elle a pour les fourrures qu'elle a avec ce charme là avec le vernis' qu'elle a avec la voiture qu'elle a avec ses diam sa maison de campagne on oublie tout ce qu'elle n'a pas ba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 Stop, stop, stop, stop. Yeah. Oh my god, dejà vu. How do you do real? How do you do real? How do you do real? How beautiful <laughs>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 De ne pas te trouver, je suis si heureuse d'être avec toi Maintenant je ris parce que je me rends compte Combien je suis bête quand je suis toute seule J'ai parlé à maman de notre mariage Elle m'a évidemment traité de folle Et puis ce soir, elle m'a interdit de te voir J'ai eu si peur J'aime mieux partir n'importe où Ne plus revoir maman Que de te perdre Nous nous marierons en cache Oh, tu sais maintenant Ça n'a plus d'importance avons même tout notre temps Ce matin j'ai reçu cette feuille de route Et je dois partir pour deux ans Alors le mariage on en reparlera plus tard Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment Je ne reviendrai pas d'ici longtemps Je ne t'inquiétterai pas faudra pourtant que je parte Tu sauras que moi Je ne pense qu'à toi Mais je sais que toi Tu m'attends Pleure pas, je t'en supplie Deux ans, non, je ne pourrai pas Calme-toi, il nous reste si peu de temps Si peu de temps, mon amour, qu'il ne faut pas le gâcher Il faut essayer d'être heureux Il faut que nous gardions de nos derniers moments Un souvenir plus beau que tout Un souvenir qui nous aidera à vivre J'ai tellement peur quand je suis seule Nous nous retrouverons et nous serons yeah մո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 page Seriez-vous pas vivre à la campagne La situation dans laquelle nous nous débattons Ne nous permet pas, pour le moment du moins De prendre du repos Je ne, ne veut pas partir seule Et moi de mon côté, je ne peux pas abandonner le magasin C'est inextricable Vous ne pouvez donc pas vivre l'une sans l'autre Nous ne nous sommes pour ainsi dire jamais quittés Ce n'est pas moi qui aurai la faim C'est moi qui l'ai Alors il faut tout de suite choisir un roi Et faire un vœu Je n'ai pas le choix Vous êtes mon roi si Geneviève, mettez cette couronne Allons, mets-la Geneviève, puisqu'on te le demande Vous ressemblez, mademoiselle, à cette vierge à l'enfant que j'ai vu à Anvers C'est amusant, mais je crois que j'ai trop bu Je vais me retirer, je ne me sens pas très bien Alors je vous quitte Je vous en prie, nous pouvons bavarder encore un moment Bonsoir Bonsoir soir ma chérie Je ne voudrais pas être ridicule Et les sentiments qui m'animent Pourraient ne pas paraître sincères Pourtant, je ne voudrais pas que cette démarche Car c'en est une, puisse être mal interprétée Je veux dire qu'il ne faut voir en moi qu'un désir De rendre heureux Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre À vrai dire, je ne vois pas bien Ce repas. Je veux vous entretenir d'une idée que j'ai et qui m'occupe Mais mon émotion n'a d'égal que ma timidité Je suis venu vous demander la main de Geneviève Je sais que je suis maladroit Mais non, monsieur, je m'attendais si peu cela Je le vis encore pour moi une enfant Et la brusquerie de votre demande me décourage un peu Soyez-vous, j'ignore quels sont les sentiments de Geneviève à votre égard Elle ne m'a parlé de vous qu'en termes amicaux Je ne voudrais en aucune façon faire sur elle la moindre pression Nous ne savons rien de J'ai vu revenir, partir et revenir aux portes et tes bagages Ramener tes bagages et refaire tes bagages au, au moins cinq ou six fois Tu as claqué la porte et sonné à la porte, je ouvert la porte Et le lendemain, le lendemain, tu as repris la porte en pleurant comme une enfant Au moins dix ou fois Beaucoup de pluie, un peu de soleil, trois jours de pluie, une heure de soleil C'est notre vie, c'est toujours pareil, entre l'enfer et le paradis Tu changes tous les jours d'un jour à l'autre jour Tu fais d'aller retour de l'amour à l'amour sans trêve Tu dis toujours je m'en de chez ma mère Quand tu es chez ta mère, ta pauvre mère Tu en repars chez avec ta mère et tu ne veux plus voir ta mère Alors, alors, écoute-moi bien Tu pars ou tu reviens Mais si tu reviens, alors tu sais que moi Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, tu le sais, c'est pourquoi tu te croises à l'abri, à l'abri d'une mes aventures Je suis là, je suis là, je suis là, alors profites-en tant que ça dure Tu as pris le bateau, le bateau et l'avion, l'avion et le bateau et même mon auto Comme on prend le métro, pourtant on allait plus loin de moi Tu as vu l'Amérique adorer l'Amérique, détester l'Amérique et malgré cela Tu as repris l'avion pour l'Amérique en disant Viens je t'attends si tu m'aimes vraiment T'en vas, pour que je te suive pas, reste là Et quoi qu'il arrive, ça nous fera Des économies dans l'enfer De notre paradis Oui mais toi tu t'en fous, tu pars à tous les coups Tu es allé partout, de chez nous à chez nous chez nous Heureusement je garde la maison Quand tu quittes la maison, pauvre maison Matin et soir j'astique la maison Et j'en ai marre de la maison Alors alors, écoute-moi bien Alors alors, écoute-moi bien J'achète des bagages J'ai beaucoup Mes bagages J'emporte mes bagages Et je prends la porte J'ouvre la porte Et je m'en vais Et voir si j'aime l'Amérique Écris-moi, écris-moi, écris-moi ou crie-moi Je suis là, je suis là Je suis là, je suis là Et tu me reviens Bala s'en est deux, le jazz et moi Je crois même qu'on est trois La contrebasse, la batterie, le jazz et moi Ça fait déjà plus que ça, le vibrafole Les trombones, le jazz et moi Quand on s'est donné le là Il ne manque plus que les trompettes Et puis voilà, ça me cogne dans les doigts ça balance, alors là, je suis chez moi C'est mon passeport, mon drapeau, ma bible à moi Dès que le tempo est là, alors, alors, encore, encore une fois Quand ça balance, alors là, je suis chez moi C'est mon passeport, mon drapeau ma Bible à Moi, dès que le tempo est là Quand ça balance, quand l'orchestre est avec lui Ah non du bruit Quand ça balance, le plafond crôle en éclat Dans un cantonner de bois Ça dégringole du sommet du septième ciel Si tout le jazz est là les ça rigole dans son cœur qui prend des ailes Et ça lui cogne dans les doigts quand ça balance alors là je suis chez moi. <ed> Quand ça balance, alors là, je suis chez moi da da da da da da da da da da da da da da դի դու բա բա պա պա դար ու դաբարաբա դայ սալ պալ պա դի բի հայա